Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va On oublie le visage Et l'on oublie la voix Le cœur, quand ça bat plus C'est pas la peine d'aller Chercher plus loin Faut laisser faire, c'est très bien Est sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit avec le temps, tout s'évanouit avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va Même les plus chouettes souvenirs ça taille une de ses gueules À la galerie, riche Dans les rayons de la mort Le samedi soir qu'on attendrait on va toute seule Pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traîne les chiens avec le temps, va tout va bien avec le temps.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 cheval fourbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard Et l'on se sent tout seul peut-être mes pénard Et l'on se sent floué par les années perdues Avec le temps oh on...